le trottoir depuis qu'il est tout seul il est pas beau à voir il y a aussi la Mathilde qui n'est jamais revenue il y a aussi la Mathilde qui n'en reviendra plus et puis il y a la Frida. Qui Amsterdam, je plus dans les étoiles. La marie de l'Ar, la et Canal. Et puis il y a les flamandes, n'oublie rien du tout de feu sous la Ostende. On s'habitue, c'est seul Titine et Madeleine. Toi, il est encore là. J'arrive, à force d'en parler, à force de dire j'arrive Il y est quand même allé, il a rejoint Jojo La fan est Fernand. peut-être un peu trop tôt Mais lui, il est content, il n'a pas entendu que des milliers de voix, lui chante Jackie, qui ne nous quittera. De vagues, de ciel, et il plecht sur Bruxelles